Allez, bienvenue sur le 894. C'est la Belle Rock, Rockstar m u s i q u e Virgin Radio, avec encore plein de bonnes choses pour les deux prochaines heures de musique. Tout va bien ici, tout va bien. Quelques petits soucis techniques, mais bon, on est habitué maintenant. On est habitué comme ça. On ne va pas se laisser démoraliser par ce, ce petit souci qu'on a eu avant. Mais bon, on est là. Allez, Sarah, comment vas-tu I'm fine, thank you, t h a n k you, d a r l i n g t a s pas de soucis techniques, toi Tu marches bien、euh, Oui, jusqu'à maintenant. Ouais, oui. Tu ne bugs pas t a s pas buggé tout au long du week-end non, non, non, bon, non ça, non, va. ça, va, ça、ah. va. Sylvain, tu vas Très bien. Ouais, la très, forme. Ouais, très très bien. Bon, allez, on est parti dans la Belle Rock pour deux heures. Beaucoup de choses hein, ce soir, puisqu'on fête、euh, l'ouverture de la saison, pas de la chasse, hein, mais des mardis du Grand Marais, tiens, <rire> avec、euh, bah, du live ce soir. Beaucoup de live, puisqu'on aura donc、euh, Sylvain Giroan Friends, on aura aussi Nervous Cabaret. On fera un petit clin d'œil aussi à, au festival Juan Table o u v e r t qui va commencer demain avec une interview notamment d'un jazzman j u a n a i qui s'appelle Jean Salter. t Et puis, on fêtera aussi la venue des Argentins de Los Alamos. C'était dimanche dernier dans un bar. R1, donc ça va plutôt bien le faire ce soir. Et puis aussi plein de nouveautés, hein, du gros, du lourd. Mercury Rêve, nouvel album, nouvel album de TV on the radio, nouvel album pour Herman Dune. Enfin bref. Il ne v a pas, pas y avoir un trio euh... Euh, Non, trio, il ne pouvait pas se libérer、ah、ce soir. Non, non, mais、euh, normalement, si tout va bien, on croise les doigts. Ben Abar, peut-être vers les 18h45,、oh, mais、oui. euh, pas sûr pour lui faire un peu d'éducation musicale. c h o u e t ê t r e、euh, à voir. <rire> Allez, TV on the radio pour commencer, c'est la bombe de la semaine. Nouvel album qui s'appelle Dear Science, sorti chez 4AD. Hein, Distribué en France par Beggars Banquet.、Euh, on rappelle 5 américains. TV on the radio, c'est leur quatrième album qui s'appelle donc Dear Science. Avec encore une fois un énorme travail au niveau de la production des paysages sonores, comme on les aime chez TV on the radio.、Euh, très poussé, très recherché. Un groupe qui,、euh, franchement, Sylvain arrive au pic de sa carrière et qui livre encore une fois un album puissant. Ça fait du bien de retrouver ces américains.、Euh, avec une seule date, malheureusement, en France. Ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. Ça sera le mardi 13. 30 septembre, ils seront、euh, du côté du nouveau casino à Paris.、Euh, la seule date en France, hein, mais ils vont commencer une longue tournée aux USA. Et j'espère qu'on aura l'occasion de les retrouver en France. Et peut-être pourquoi pas du côté de Lyon ou Saint-Etienne. Ça serait bien, franchement. Non, on va partir aux e t a、euh, t s u n i s On va partir aux États-Unis. Ouais, ouais juste pour un cancer. Bon, on、hein? fera une émission en direct avec Skype où on se débrouillera.、Oh, Allez, super. TV on the radio, l'album s'appelle Dear Science. Tout de suite un extrait, ça s'appelle Halfway Home. You s A y、oh, A comfort t o、oh, d g e a lasting light was sent to quell your s e n t i m e n t and k e e p your t r e m b l i n g s c e n t your hand at bay. And when a s u d d e n s i l h o u e t t e escaped the top side of your bed, I knew it never, ever, ever be the same. Chest collides with world and wilderness. It needs a g e n t l e hang, to call it home. Now s e r v e s the sun and scales the moon and winds the w a v e s and the a Oh, I... Sur les chapeaux de roue pour cette nouvelle édition de la b e l Rock en ce dimanche 28 septembre. On vous disait que c'était du lourd, c'est le nouvel album de TV on the radio, quatrième album hein, qui s'appelle Dear Science. Franchement, une production exceptionnelle sur cet album、ah oui. euh, avec, euh, on vous le disait, hein, des paysages sonores tout à fait euh, fabuleux. Euh, si vous nous écoutez via le blog, hein, vous savez, http://labelrock.blogspot.com, vous êtes nombreux à le faire un petit peu partout en France et même au-delà des frontières nationales, il faut le signaler、mmh. quand même.、Euh, Et que vous êtes notamment ce mardi 30 septembre du côté de Paris au nouveau casino. Hein, il faut aller les voir absolument TV on the radio. Une seule date en France, on vous le disait juste avant de, de commencer ce programme,、euh, puisqu'ils vont partir pour une longue tournée aux USA. Et on espère, on croise les doigts pour pouvoir les voir de, de plus près et de, de, de chez nous hein, tout au long de, de l'année 2009. Ça serait bien, peut-être dans des festivals ou quelque chose en tout cas. C'est vachement bien. L'album, allez, on le rappelle encore un coup Dear Science chez 4AD, distribué en France par Beggars Banquet. On vous disait qu'on avait Plein de bonnes choses ce soir dans cette émission, notamment le retour de Mercury Rêve, un septième album studio pour le groupe culte américain Mercury Rêve. L'album s'appelle Snowflake Midnight, une sortie prévue demain, Sarah, lundi 29 oui, demain, septembre.、Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ça en fait, il y a une surprise, il n'y a pas que Snowflake Midnight. Ah bah c'est Two for One. Il a un petit compagnon cet album. Oui, Two for One. Donc、euh, en fait,、euh, ils vont mettre un autre album. Oui. Qui a 11 titres. aussi,、ouais. qui s'appelle Strange Attractor. Et、euh, voilà, c'est gratos quand tu achètes le premier. Ouais, complètement gratuit. En fait, tout、mmh. ce qu'il faut faire, c'est aller s'inscrire sur le site hein, qui s'appelle m e r c u r y r e v e c o m Encore une fois, vous retrouverez tous les liens à partir de demain sur le blog de l'émission. Et vous aurez le droit, il vous demande t 2-3 détails, hein, votre nom, prénom, etc. Et pour vous remercier, le groupe vous enverra un lien en fait, où vous pourrez télécharger un compagnon donc, à cet album Snowflake Midnight, 11 titres entièrement gratuits.、Euh, Snowflake Midnight, hein, une Une Fois de plus, le groupe qui réussit à se réinventer.、Euh, alors, ce coup-ci, c'est assez surprenant, mais il y a de plus en plus d'électro dans、ah. Mercury Rêve.、Euh, moins de guitare, hein, plus de synthé, plus de clavier pour un résultat final bah, assez satisfaisant, on va dire. Il、euh, y a encore plein d'autres choses, puisqu'on parlait de leur site internet, vous verrez que plusieurs surprises vous attendent. Vous pourrez par exemple trouver les paroles des morceaux de ce nouvel album. Je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien, Sarah. Toujours, toujours、euh, utile. Ouais. Ouais. Vous pourrez aussi retrouver des remix s inédits et donc télécharger un deuxième album hein, en vous inscrivant sur. Sur le site. Voilà, en attendant, Snowflake Midnight, tout de suite dans la Belle Rock. Premier titre de cet album, ça s'appelle Snowflake in Hot World. Gay World. Deux heures de son, pas comme les autres. C'est dans la Belle Rock. Décidément, les vieux de la vieille hein, qui se partagent l'affiche de la b e l Rock en ce début d'émission. Mercury Rêve, l'album s'appelle Snowflake Midnight, hein, il sort demain. Allez faire un tour hein, sur leur site internet pour vous inscrire pour avoir une, un deuxième album hein, qui s'appelle Strange Attractor. Et puis à l'instant de Sea and Cake, huitième album pour ce groupe de Chicago qui décidément continue à nous étonner. Des vieux de la vieille, hein, Sylvain, quand même, hein, ce groupe. Oui, e s r c e qu'ils sont formés au milieu des années 90 et ils comprennent des membres de Tortoise et Gaz Del Sol Ouais, ça va plutôt、euh, pas mal hein, pour eux. Hein.、Euh, nouvel album qui s'appelle Car a l a r m qui devrait sortir le 21 octobre prochain sur un label qui s'appelle f r i l l Jockey, distribué en France, il me le semble, par p i a s i n Un album qui a été conçu, enregistré et produit en 3 mois seulement, hein, donc c'est assez、euh, miraculeux, on va dire. Après une longue tournée pour la sortie de leur dernier album, c'était en 2007, ils n'ont pas perdu de temps de CN Kike en direct. De Chicago, voilà, et puis d'autres nouveautés dans la Belle Rock ce soir. On vous rappelle que d'ici quelques instants, on aura nos premiers extraits des Mardis du Grand Marais ainsi qu'une interview d'un jazzman r o a n a i s qui s'appelle j o h n Stalter. On aura aussi、euh, une interview en espagnol, s'il vous plaît. C'est une première, je crois, pour la Belle Rock.、Euh, donc、euh, en argentin hein, espagnol e avec le groupe Los Alamos, et puis encore d'autres extraits des Mardis du Grand Marais et plein de nouveautés ce soir entre 18h et 20h, notamment le nouvel album de Herman Dune. Euh, Herman Dune, l'ancien duo composé des deux frangins Dune qui n'existe plus, puisqu'on le sait, hein, André, l'année dernière, l'un des deux frangins, a quitté le navire pour bosser en solo. Il y a un album solo d'ailleurs qui s'appelle Stanley Brings qui va arriver d'ici、euh, peu. Euh, donc, du coup, hein, Herman Dune, il n'y a plus que David à la barre、euh, avec Neyman, hein, Neyman、euh, qui s'échappe lui aussi de temps en temps, puisqu'il va faire un groupe qui l s'appelle n t Zombie Zombie. On en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Ah, il faut suivre, hein, ouais, la faut pop, c'est comme ça, c'est plein de croisements des fois.、Euh, bon, bon album de folk, hein, comme David. Herman Dune, l'album s'appelle Next Year in Zion avec、euh, comme d'hab une production Sylvain simple, hein, on va dire, hein, encore une fois. Ouais, ben simple, enfin enregistré en analogique, en direct pour、euh, essayer de choper le, le côté spontané. Ouais, exactement. C'est souvent qu'ils gardent les premières prises, eux. Ils s'en é c r a t e n t Moi j'aime bien aussi, mais、euh, j'y arrive pas tout le temps. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. <rire> mais enfin, i l t o u r n e depuis un bon moment. Hein, pareil, au milieu des années 90. On parle de ton com', mon petit g a r s dans quelques instants,、ouais, t'inquiète pas.、Euh, Herman Dune, donc en tournée En France, en novembre, le 20 novembre, par exemple, ils seront à Marseille, le 21 à Avignon, le 22 à Annecy, le 23 à Lyon, ils joueront au Ninkazik o le 24 à Toulouse, le 26 à Nantes, le 27 à Rennes, le 28 novembre à Caen, le 29 à Tourcoing, et pour finir en beauté, le 2 décembre, ils se feront tout simplement l'Olympia à Paris. C'est t r s feignant, quoi.、Euh, ouais, ça va, ouais, tranquillou. Ça quoi. Va. En plus, ils sont,、euh, ils sont excellents en live. Herman Dune, donc le nouvel album、euh, Next Year in Zion, tout de suite un extrait, ça s'appelle My Hope. Home、is nowhere without you. People put pictures of places in frames. I remember someone's face, but then I forget their names. I have a book for writing down who I meet and where I'm going to. But my home is nowhere without you. There is nowhere like the ocean to breathe. And the world is wonderful as it is. Now I might try to settle down on some beach in Malibu. But my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere. Without you, my And they shook my hand in a warehouse in Providence, Rhode Island. They said they had a room for me there with an incredible view. But my home is nowhere without you. t h e r e a r e house s full of dogs and full of bugs. In a city full of gods and full of thugs. I wandered there down the streets and up on First Avenue But my home is nowhere without you My home is nowhere without you My home is nowhere without you オレツツツのスノー、ソードスウイグロー、オブック、エンブリトボーズ、 So their teeth turn it to food. Oh, its flesh keeps them alive. Oh, as death helps life survive. Oh, the world can be kind in its own way. t i g h oh, but it has no weight on the movement side. Of my mind But if you turn your hands to flames, all the light will burn the same whether you. Pass it through, or if it's what you r e meant to do, and your sense of culpability is from go, the gods that you believe. Hey, comment ça va? Comment ça va oh là là, on est un petit peu à court. Voilà, Noah and the Whale, une nouveauté.、Euh, avec Sarah, tu me disais une ressemblance au niveau de la voix. Ah, b a h très Jérôme.、Hein. Très Jérôme, ouais, oui. Jérôme. AKA g o d o u Ouais, exactement. Ouais, Mais c'est pas Jérôme, très... c'est pas non, Jérôme. C'est anglais, c'est tiré d'un album qui s'appelle Peaceful The World Lays Me Down.、Euh, un groupe qui s'appelle Noah and the Whale. Voilà. Euh, on a retrouvé un casque pour Sylvain, ça fait plaisir. Juste attends en plus, ouais, on va pas se r t o n m o r ce a u ça craint quand même. <rire> bon, on y arrive, voilà, allez. Donc, on avait dit pour les fans de Bell and Sébastien, hein, No One No Well, tout le monde d'accord avec ça ou pas Très bien. Hein, très ouais, bien. ouais, ouais, bonne référence, o u a i s、ouais, avec des petits cœurs comme ça, l'arcade la fire un petit peu, t r è s jolie. Ils étaient 5 au départ, hein, No One No Well, on les. On les connaît quasi parce qu'on connaît la chanteuse qui était avec eux, qui n'est plus maintenant, qui s'appelle、oui. Laura Marling. o i l qu'on a s o u t e n u e ouais, en long et en large hein, dans cette émission dans la Bell Rock. Elle est partie en solo, ça on le sait, puisqu'on a eu l'occasion de découvrir son album. En tout cas, donc ils sont quatre maintenant à l'arrivée, Noah a n d n o e l Et puis juste avant, un groupe français de folk, Herman Dume. Le nouvel album s'appelle Next Year in Zion. Très bon album de, de folk à la française.、Hein. On vous rappelle qu'ils sont en tournée en France en novembre, avec les Dosh, les, les dates, pardon, les plus proches de nous. c'est le 22 novembre à Annecy et le 23 à Lyon, du côté d'une ligne quasi KO. Encore une, une bonne initiative, il faut y aller.、Hein. Ah, ouais, il faut.、Hein. Il faut y、sûr. aller. Allez, première,、euh, premier live de la saison des mardis du Grand Marais. C'est con, les gars, mais ça tombe sur vous, quoi. Ça tombe、Merde. sur nous, <rire> c'est vrai.、Voilà. Alors, Sylvain Giraud and Friends avec、euh, Sarah, notamment. Allez, on va faire un petit、euh, récapitulatif. Qui était sur scène ce soir-là C'était mardi dernier du côté de Riorge, Sylvain. Bah、déjà, il y avait Sarah déjà sur scène.、Oui. Pas tout le temps, mais... Tout le temps mais,、ouais. mais elle était bien là. Elle a bien participé au spectacle. Merci beaucoup. Il y avait Steph Mo à la batterie, il y avait Ulrich à la guitare, Stéphane à la basse、euh, et Anthony、euh, qui faisait la vidéo. o、ouais. u Alors, i s a tout premier concert, on peut dire, hein, tout premier. Il,、ouais. il devait y avoir normalement le vendredi une sorte de petite.、Euh, allez, on va dire un tour de chauffe du côté du terminus, mais ça s'est pas fait. Annulé、mmh, à la dernière、non. minute. Oui, on pouvait pas. Ouais,、euh, plus un plus. petit peu les pétoches quand même avant d'y aller ou pas Bah Quand même. Ouais. Non, ouais c'est pas le truc que j'ai le plus l'habitude、euh, de. Faire des concerts. Alors, un minimum aussi de répétition, on peut l'avouer maintenant. Hein, un, vrai, un minimum, minimum de ouais. répétition, ouais. Com、bon. com combien de répètes、euh, 3, 4, ouais, y a eu 4 jours de répètes en toi. D'accord. Tout s'est bien passé quand même, hein Non, ça s'est bien passé,、ouais. Non, mais je vois déjà ce q u i a avait... v a Enfin, savais... avant de monter sur scène, je savais déjà ce qu'il avait amélioré, mais bon. On peut pas, rien n'est parfait. Quoi.、Ah、non. non, mais c'est encourageant. Ouais. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il、euh, y a des dates qui vont venir. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ça,、mm -hmm. c'est cool.、Euh, on redonne encore un petit coup. Le, le, le, le, il y a Vous a i t c m b i e n v o avez joué 6, 7 morceaux 8,、euh, je crois. 8 morceaux, d'accord.、Oui, oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui, oui. Avec、euh, Sarah, donc、euh, tu as participé à 3 morceaux, il me semble. 2 et un featuring, on、voilà. va dire.、Okay. Ouais, voilà <rire>、okay. euh, Du public venu en nombre, puisque c'est vrai, j'étais étonné. On a recensé à peu près 250 personnes entre e s Plus tous les gens qui étaient là pour les stands de l'association.、Mmh. Euh, bref, un grand moment, j'espère que ça restera un bon, bon souvenir pour, pour vous tous. ah bah C'était super parce que quand les lumières sont montées, on a vu ce, ce, tous ces visages qui regardaient. d、euh, oui, On c oui c'était savait qu'on n'était pas là pour rien. on envie <rire> continuer、ouais. Bien accueilli par l'équipe de Rior, g e crois. Rien super, à dire. Ça, rien à dire. Extraordinaire. Bien mangé le soir ouais, non, non, très bien. C'était APJJ,、ouais. c'est les jeunes de l'APJ qui,、euh, qui font à manger. c'est...、Euh, Ça déchire quoi. Ouais,、Carrément. et、euh, coucou aux garçons parce qu'ils nous avaient servi super bien. Carrément et, bien.、Euh, c'était très très bien. Bon, on aura l'occasion d'écouter deux extraits de votre concert、euh, ce soir dans la Belle Rock. On va commencer tout de suite avec,、euh, bah, nous c'est un petit peu un tube hein, sur le 89-4, on le passe assez souvent. <rire> le titre s'appelle Dans tes yeux. Voilà, c'était enregistré donc mardi dernier au Mardi du Grand Marais. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardi du Grand Marais. La Belle Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Bonsoir. Vous allez bien、ah, Quand même. Bonsoir. Comment ça va Vous allez bien Oui. Cool. On va faire u n p e t i t chanson là. Et comment elle s'appelle Elle s'appelle Dans tes jeux. C'est joli quand elle le dit. <rire> Charmeur. ちょっと待ってください。 なるほど。 on s'est oublié on s'est déchiré laissé e de côté je vois r i e n je vois r i e n dans tes yeux dans tes jeux notre jeu notre jeu amoureux ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、 うン Favoris dans cette émission, la Belle Rock, Emiliana Torini, Jungle Drum. On vous répète encore une fois, hein, je crois que ça fait trois semaines d'affilée qu'on vous dit que cet album est formidable. Mis en Arménie, disponible sur le label Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet, toute jeune chanteuse hein, islandaise, née en 1977 d'un père italien restaurateur. Ça fait toujours plaisir, c'est bon.、Hein. Il faut que la、Des、bonne bouffe se v i e n n e bien toujours à ça. d e s bonnes pâtes. Oui, a s exactement. De la、mm -hmm. bonne bouffe. Tiens, en parlant de bouffe, vous savez qu'à partir de demain, le festival r o a n n e Table Ouverte va commencer. On bien aura l'occasion, dans deux morceaux, d'avoir. De, de Un jazzman dans cette interview qui s'appelle dans cette émission, pardon, qui s'appelle j o h n Stalter qui va jouer avec son quartet, puisque vous savez que le principe c'est de, on va dire, marier hein, les arts de la table et les arts du spectacle. On y revient dans quelques instants. Et puis, à inst juste avant, c'était Sylvain Giraud and Friends, enregistré, premier live diffusé cette saison, enregistré au mardi du Grand Marais. a i s je fumerai、euh... moins de clopes、euh, avant de monter sur scène. Ah bon <rire> Ouais, j'en ai fumé beaucoup, ouais, ça s'entend. Écoute, j'ai eu quelques échos, moi, notamment la directrice de D'Antan ici qui adore le morceau dans tes yeux qu'on diffuse assez souvent et qui préfère ta voix en live plutôt que sur le disque. Tu vois、ah, euh, voilà. Tu as eu du bon feedback d'ailleurs ou pas Des bons retours Oui, j'ai eu des bons、ah bah, oui. Non r é t a i bien t t r è s b i、ouais. bon, Est-ce qu'on a fait un petit coucou aussi à Anthony Oui, on a tout l'heure à、euh, il faut lui faire un petit coucou.、Ouais. On l'a nommé tout à l'heure, mais、euh, il était très important.、Hein. Ouais, Anthony qui s'occupait du, du VJing, ça s'appelle.、Ouais, ah, puis c'est mon gros pote de galère,、euh, il me met tout le temps.、Hein. Bon, en tout cas, il a, il a bien fait hein, pour, un, pour un VJ professionnel sur une patte, c'est bien quand même.、Hein. Ouais, sur une patte, ouais, il a r é s i à e f a i e i s e t bien débrouillé. Ce qu'il faut dire qu'Anthony avait donc eu une, une opération il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a tenu à assurer professionnellement ce, vrai, comme un grand ce, pro, ce concert.、Mmh. Donc,、euh, c'était vachement bien de voir les, les images qu'il avait concoctées sur le live de Sylvain Giraud and Friends. Voilà. J'avais un peu peur pour lui derrière la scène parce qu'on voit rien. Ouais, parce que ce s t pas allumé.、Aussi. Donc j'étais là, non, non, non, il faut pas qu'il tombe.、Ah, assez de câbles aussi pour、euh, trébucher. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. voilà、euh, Zombie Zombie, tiens, on vous en parlait、euh, tout à l'heure. On avait fait le rapprochement avec Herman Dune、voilà. et Neyman. Après la sortie de leur premier album, Un Zombie Zombie, et une tournée à travers le monde qui a complètement cartonné. Zombie Zombie qui a quand même trouvé le temps de retourner en studio pour enregistrer、euh, un maxi avec un. un titre qui s'appelle Dog Walker. Ce t t e maxi c est maxi e sorti la semaine dernière sur le label parisien qui s'appelle Versatile Records. C'est un trois titres. Il y a donc Dog Walker en version originale, une version avec drums et vocals et un remix signé Danton e e p r o m Pour l'instant, on s'écoute ça donc Dog Walker. Voilà, Neyman, quand il n'est pas dans h e r m a n Dune, il fait de la bonne électro à l'ancienne route, on va dire. Ça s'appelle Zombie Zombie. Virgin Rockstar Music, petite série é l e c t r o dans la Belle Rock sur le 89.4 avec Zombie Zombie pour commencer. Dog Walker, on vous disait, un sorti cette semaine d'un nouveau maxi 3 titres avec、euh, la version originale Dog Walker et puis à l'instant un pro un petit peu jazz, on va dire, hein, avec、euh, cet album de, de remix de Calpé. Calpé e t d'ailleurs Zombie Zombie hein, qui figure,、euh, qui a livré un remix sur cet album. Un album qui s'appelle Extraquarium. a Il y avait eu l'album donc Ex Aquarium qui était sorti en f é Voilà r r i e v donc une compilation de, de remix avec dessus d'excellentes des, des, productions signées Zombie Zombie, f u l Guns, West c o a t s Architect, The Boats, The Oscillations, plein de, de bons trucs et puis des, des versions remaniées par l'artiste Kelpé lui-même. La sortie de cette excellente compilation ça sera sur DC Recordings ça sera le 6 octobre prochain. Et si vous nous écoutez via le blog et que vous êtes du côté de Nantes le 9 octobre prochain, et bien un excellent concert à aller voir puisque Kelpé l i v r e i u n set fulgurant, j'en suis sûr. v、voilà. euh, On i l à o parlait de jazz. t i En s en parlant de jazz, on va parler du, du festival Rouen Table Ouverte qui démarre officiellement demain avec、euh, notamment les soirées d é g u s t a t i o n au Aldi Dro. On vous rappelle miam que miam. Ouais, miam, miam, ouais, ça va être bon ça.、Euh, le but de ce festival, on rappelle, est de marier les arts de la table avec ceux du spectacle et faire ainsi de Rouen une des capitales de la gastronomie. Je croyais que c'était déjà le cas puisqu'on mange fort bien dans notre région. Oui, o e f t b i e mais bon partout. En France aussi. Ouais, ouais, comme... regarde, on a, on a des bons b i d s tous les、oui. deux. Hein, ouais, hein, hein, hein, ça se passe bien. Toi, t'as un gros bid.、Euh, oh, eh,、oh, eh,、okay. attention. <rire> C'est la radio.、Ouais. C'est moi qui commande. Je coupe le micro si tu dis des saloperies. Attention. <rire> Mais heureusement,、euh, vous a v e z parlé que moi, j'ai un grand bid. Non, ça va. Toi. Ça, ça va. <rire> Festival Rouen Table Ouverte tout au long du mois d'octobre. Va se succéder des dîners, spectacles, des ateliers gastronomiques au niveau des artistes. On retrouvera par exemple les Tites Nasselles qui f o n t partie de, de la programmation avec Kent, puisque ça s'appelle a C'est mieux.、Euh, il y aura aussi Thomasa, il y aura Raphaël Lacour, il y aura Henri Giraud pour,、euh, pour se fendre un petit peu la, la poire. Ça va être、euh, pas, très très bien tout ça. En tout cas, tout le programme sur www.wantableouverte r n e au singulier.com. r o a n n Et a b l e e e et o .com u v r t puis le jazz qui sera représenté、euh, notamment grâce à Jean, Jean Stalter et son quartet. Hein, en parlant de jazz, on fait、euh, il y a eu beaucoup de monde hein, du côté de, de l'esplanade des mariniers pour les 20、ouais. ans de、ah、ouais, Canal Jazz.、Ouais. Euh, D'ailleurs, si vous nous écoutez, Bah, bravo et puis bon anniversaire, Canal Jazz. Jazz, on en parle justement dans la Belle Rock maintenant, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer Jean Stalter qui nous donne quelques infos sur ce qu'il va faire justement dans le cadre de The One Table Ouverte. On l'écoute tout de suite. Jean Stalter Quartet, c'est un groupe constitué. Une Dizaine d'années. Après avoir travaillé en quintette et en big band, j'ai constitué ce groupe qui se produit dans plein de lieux maintenant en France. Il y a un contrebassiste, un batteur, un pianiste et moi au ténor et soprano. Vous allez jouer dans le cadre de, du festival Rouen Table Ouverte, ça sera quand et où exactement Pour ce festival, nous allons nous produire le 2 octobre au Central, le 4 octobre au Château de la Roche et le 9 octobre au Bonheur et dans le Pré à Rouen Faubourg 1100. Et justement, Sur ces dates, quel genre d'ambiance musicale vous allez essayer de créer、ben、Nous allons proposer la musique que nous savons faire, c'est-à-dire celle qu'on e l on entend dans les clubs à New York ou à Paris.、Et、il y a. l a r y t h m i q u e piano, contrebasse, batterie, et moi au saxophone qui suis un petit peu、euh, le chanteur du groupe. Je vais proposer des mélodies qui sont compréhensibles. Et ensuite, il y a les improvisations. Chacun pourra s'exprimer,、euh, les membres du trio rythmique et moi-même, dans un langage clair et compréhensible. Vous êtes r o i s nés, un d'origine Est-ce que Rouen, pour vous, est une ville où on aime le jazz C'est difficile de répondre à cette question. Il y a dans toutes les villes des gens qui se précipitent dès qu'il y a un concert il y en a d'autres qui n'y vont jamais. Mais je crois que c'est un problème、euh, général en France. Il n'y a pas assez d'informations médiatiques, notamment à la télévision, et on en est un peu les victimes. Par contre, les festivals, eux, sont toujours、euh, le moyen de rassembler un, grand, un large public. On voit à Vienne, il y a toujours des milliers de personnes. Pareil au festival de Montreux aussi.、Hein. Montreux, absolument, oui. Il y a une large publicité. Peut-être que c'est aussi parce que c'est la, la période estivale. En attendant, depuis quelques années, quand même, les lieux、euh, confidentiels, les petits clubs se sont multipliés. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup plus de propositions. Le public semble suivre.、Et、on espère que les plus jeunes viendront également. Et on les attend. Il y a une actualité aussi pour Jean Stalter Quartet. C'est un album qui va sortir prochainement. Oui, tout à fait. D'ici une quinzaine de jours, il y a un CD qui va sortir avec huit titres. C'est une autoproduction qui sera diffusée régionalement. Disponible peut-être au Forum Espace Culture, non Oui, absolument. Ambiance jazz hein, dans la Belle Rock. Jean Stalter, qui était donc venu du côté des studios de la rue de Sully, nous parler un petit peu de, de son jazz. Je vous rappelle que vous retrouvez tout le détail de la programmation de Rwan Table Ouverte sur www.wantableouverte.com r et que vous aurez plus d'infos aussi sur Jean Stalter sur http://stalter-quartet.com. o v o i l t Dot en anglais. Hein, bah oui, hein, hein, de, on regarde la t é l t en anglais. Anglaise en ce moment. <rire> voilà, et puis、euh, si vous voulez nous avoir plus d'infos sur,、euh, sur One Table Ouverte, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un email virginradio1 orange.fr. On va repartir du côté de r i e n Je laissais r o n e de côté pour l'instant pour repartir au mardi du Grand Marais avec、euh, la tête d'affiche de mardi dernier des New Yorkais qui s'appelle Nervous t n Cabaret.、Mmh. Ils étaient quatre, mais dans le, dans le groupe ils sont six.、Hein. Il y a Elias Khan, le chanteur, Fred, Brian, Greg, Don, Sam. Il、euh, Il y a un album hein, qui est disponible qui s'appelle Drop Drop, sorti chez Naïve en 2007.、Euh, sympa ou pas Vous avez eu le temps de, de les rencontrer ou pas Oui, oui, oui. Ils, oui, non, oui. Très sympa. Très sympa. Oui, Et... On a mangé avec eux, oui. Et、euh, oui, sympa.、Euh, ils avaient un son qui était、euh, très intéressant. Moi, ouais,、vu. non, mais la musique a été、euh, effrayante. n f i n moi, quand je suis rentré à la salle,、euh, c'était là, ils étaient en train de faire les balances. J'ai fait d'accord, on va jouer avant. Ok. <rire> <rire> voilà, non, très bien. Très New Yorkais, par contre. Ouais, vrai, enfin, c'est le son de New York, par contre.、Ouais. Ok, très bien. Nervous, Cabaret, Sarah, est-ce qu'ils viennent vraiment de New York Parce qu'il y a des Anglais, en fait, le... où il y en a qui vivent en Angleterre, c'est ça bah,、euh, Le chanteur, en fait, ça fait des années qu'il habite en Angleterre et en fait, il a même un passeport anglais, si j'ai bien compris.、Euh, et puis, je crois que c'était Sam,、euh, lui, il est anglais. Ok.、Euh, je ne me rappelle pas exactement, mais、euh, oui, c'était un bon mélange de culture. s Et、euh, bah, en New York, c'est ça qu'on trouve aussi. Exactement. Il faut dire. Cosmopolitain. Ah oui. On, on va dire qu'ils sont basés donc, du côté de Brooklyn à New York. En tout cas, le chanteur Elias k a n qui va passer pas mal de temps en, en France, puisqu'on va le retrouver en première partie de la tournée de Mademoiselle K, avec une date notamment au fil de la Saint-Etienne, ça sera le vendredi 7 novembre prochain. Et les quatre qui étaient là, ils partaient dans toutes les directions après. Ouais, ouais. Il y avait un en Finlande, un qui partait en b a l i n <rire> deux autres qui partaient en Angleterre. C'était vraiment.、Euh... Euh, oui, u n groupe Cosmo. Bon, c'est clair que ça tourne en tout cas. Nervous Cabaret, on s'en écoute tout de suite un extrait enregistré la semaine dernière au Mardi du Grand Marais à Riorge. Un titre qui s'appelle Instant Lady. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. La Belle Rock, la Belle Rock, la Belle Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Bonsoir. Merci. Cabaret Stop. stop. Thank、you KEEN Vous, ce cabaret Instant Lady enregistré la semaine dernière, c'était du côté des Mardis du Grand Marais. Les Mardis du Grand Marais, on y revient dans quelques instants. Juste le temps de s'écouter un extrait d'un album d'un groupe qui s'appelle Left Line Cruiser, du bon blues rock hein, basé en Indiana aux États-Unis. Premier album, Bring Your Ass to the Table, sur un excellent label américain qui s'appelle Live Records. Quelques dates de c o n c e r t aussi à vous donner concernant Left Line Cruiser, puisqu'ils seront ce mois-ci, enfin en Octobre, en France, avec des dates un petit peu partout, Marseille, Tulle, Grenoble, Bordeaux, Brive, Nantes, Limoges et encore plein d'endroits, mais pas trop dans la région. Le plus proche, ça sera du côté de Grenoble, ça sera le mardi 14 octobre. Amy is in the kitchen. C'est le titre qu'on s'écoute tout de suite, Sarah, tu me regardes comme ça. Non, non, ça va. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait, elle, elle, fait、ah, elle fait à manger Elle fait、ouais. oh, à manger, s u p e r He's stuck in the middle of my mouth, and a n of s o u n this is what it's about. Shut the table, boy, you ever dance? Checkin' us out. Jump o h t on the corner, arms up in the air. Dancing for the ladies, no one seems to care. t h r e e out on the front porch, smoke all in the air. But John's in the back, layin' juice up on the stairs. Because Amy's in the kitchen, Amy's in the kitchen. Hey, m i s s in the kitchen, s a n t a come on in. Hey, m i s s in the kitchen, Hey, m i s s in the kitchen, Hey, m i s s in the kitchen, s a n t a come on in. Dans la belle rock, Left Lane Cruiser. L'album s'appelle Bring Your Ass to the Table、euh, sur le label Alive Records.、Oh, ça sonne pas aussi rude en français quand même.、Hein. En m ê m e t e m p s c u e à table. Ouais, ouais voilà tu l'as dit, Sarah, c'est bien.、Ouais. Euh, donc, Left Line Cruiser, qui sera du côté de, de Grenoble, ça sera le mardi 14 octobre prochain. Très bon groupe à aller voir.、Hein. Ça fait un petit peu loin quand même, mais bon, ça vaut le coup de, de se déplacer. Et c'est pas souvent qu'ils viennent du côté de la France. v o i Live à l Records, hein, de très bonnes choses, dont un très bon album des Black Diamond Heavies. Ça, ça fait partie aussi de l'actualité Label Rock. Les Mardis du Grand Marais, je crois qu'elle e adore. l a c h e t i t'adore e ça. v o i là. Ah, elle est,、euh, elle est euh, déchaînée.、Quoi. Elle est déchaînée parce qu'elle sait qu'il y a、always. maman qui chante sur、ah, le prochain、oui. morceau. C'est、wow. pour ça. ah oui Elle a dormi pendant t o u t l e c a n c e r mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Comme on, les répète, on a fait quelques photos pour elle, donc on pourra lui, lui rappeler plus tard. Sylvain Giro and Friends, première partie locale des Nervous Cabaret. C'était la semaine dernière, hein, mardi dernier, du côté de, de Riorge. 56K, un des morceaux qu'on n'a pas eu l'occasion de, de diffuser hein, pour l'instant. q u o n v o u l a i t qu'on voulait diffuser pourtant, mais qui n'a、ouais. pas pu être prêt.、Ouais. Un morceau qui,、euh, au départ,、euh, est né de, de vous deux.、Hein. Oui, voilà. o u a i s o u a i s、ouais. c e s t n o t r e collaboration. C'est Breaking Waters. C'est vrai que ça vient du projet Breaking Waters. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus de ce projet ou pas、mais、En fait, au jour d'aujourd'hui, juste après le concert, je sais pas en fait Maintenant aujourd'hui ce qu'est Sylvain Giraud et ce qu'est Breaking b o t e o m Franchement, <rire> c'est ça, vraiment, il, faut, ouais, il faut un peu de temps. Est-ce que t as des cauchemars la nuit quand même Non、oh, comment, pas, comment je m'appelle Qui suis-je non, non, mais le, le truc, c'est de faire réussir à faire un spectacle cohérent. Est-ce qu'on est qu peut faire rentrer ça avec ça etc etc On se pose beaucoup de questions. Hein, ouais, mais je, sais, je peux imaginer. Les artistes se posent beaucoup de questions. Pff, ah, bah, c'est un、ah, travail de dingue. Est-ce Est qu'on peut espérer vous revoir sur scène prochainement Ah, bah, on y travaille.、Hein. On y、ouais. travaille. On、mais、prépare、non. déjà des nouvelles compos et tout.、Hein. Mais ça sera Sylvain g i r a u i n Friends ou alors Breaking Waters Moi, je suis perdu aussi.、Ah, <rire> non, pour le moment, ça va être Sylvain g i r a u i n Friends. Et déjà, on va faire quelques concerts. Et puis, on va voir,、euh, on va voir comment ça a t o u r e n、enfin, f i n on va voir comment ça va, ça va tourner.、Quoi. Bon.、Voilà. En tout cas, dans tes yeux, on savait que c'était un, un gros carton au niveau de, de la radio. Moi, je pense qu'en live, 56K, un des morceaux qui a le plus de potentiel. Peut-être, ouais. Elle n'est pas finie de travailler, ouais. Alors、en、il、tout cas, ça l'a bien fait.、Hein. Vous avez terminé votre set avec ce morceau, justement.、Mm -hmm. euh, 6 minutes 20 de bonheur, il faut le dire.、Ah, C'était、ouais, 6 minutes. o i s 6 minutes 20.、Enfin, C'est peut-être avec le petit jingle avant et après, remarque. 6 minutes, allez, on va dire. Allez, on s'écoute ça tout de suite dans, dans la Bell e Rock sur le 894. Sylvain Giro and Friends, on vous rappelle. Steph Mo à la batterie, Ulrich à la guitare, Stéphane à la basse, Sarah au chant et Sylvain guitare, chant, machine. Et sans oublier le cousin Anthony、ouais. qui s'occupait de la vidéo.、Voilà. Ouais, ça fait un joli groupe. Ah, bah, ça fait un beau groupe. Ouais, allez, ouais. on é c o u t e ça.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 C'est que quand on veut utiliser l'ordinateur, quand on veut un petit peu d'Internet, quand on veut un petit peu d'ADSL, e donc on n'a pas. Donc qu'est-ce qu'on a、hey, hey. C'est à l'ancienne. Donc on a écrit une petite chanson dédiée au modem, ou if not, i n e n g l i s h 56K. 56k, time to decay. sick Morceau Ho、oh, We Have Band dans l'émission Label Rock, nouveau groupe、euh, basé à Londres, hein, un trio Thomas, Dédé, Darren, un、euh, single Ho、oh, qui va sortir le 10 novembre <rire> prochain. C'est vrai、oh. que le Dédé au milieu, ça fait un peu bizarre quand même. Moi j'ai l'impression que tu dis Ho! Ho! Mais c'est Oh! oh voilà! Ouais, je faisais le h、oh、o du, du Père Noël un petit peu. Hein, ah o u i ça c'est Ho Ho Ho! En tout cas, We Have Band, on a beaucoup d'espoir pour eux.、Hein. Ils ont contribué d'ailleurs à la prochaine compilation Kitsune, Kitsune Maison 6, hein, qui va sortir fin octobre. Et au niveau des, des concerts aussi, hein, ils seront au Transmusical de Rennes le 4 décembre prochain.、Euh, we Have Band, et puis、euh, juste avant, Sylvain Giraud and Friends 56K. Ça le, ça le fait bien en live, hein? Euh, ouais, d'ailleurs,、ouais, on l'a un peu découvert、euh, ce soir-là en fait. Bah hein, oui, c'est vrai. Sûr. Mais,、euh, et je voudrais juste aussi、euh, faire un petit、euh, coucou à Annabelle、euh, qui nous écoute、euh, en ce moment. Elle nous a pris des photos et tout.、Ouais. Est-ce、voilà. qu'on les a, les Hello. photos Hello. ou pas d'ailleurs Bah、eh、non, je les attends, Annabelle.、Euh, Dépêche-toi. Bon, Annabelle, si tu nous écoutes,、euh, hein, quand même. <rire> toujours, ouais, oh, sec, oh. toujours sec. toujours sec Il parle à nu comme ça. o u a les oh. musiciens. Oh. Sors de ta, <rire> ta chambre noire, Annabelle, <rire> et rejoins-nous. Il <rire> sort le fouet, les fois.、Hein. Ouais, carrément. Oh les gars, ouais. Ouais、On continue <rire> On y va là?、Eh, vous Les Breaking Waters, là où les Sylvain g i r o u and Friends, qu'est-ce、ouais. qui se passe là? attention non,、bon. Allez. Euh, Son of Dave, est-ce que vous aimez ou pas ce quatrième?、Ah, c'est super génial. o u a Il s c'est bon i est tout seul? o u a Il s i e se t tout s u l il il est se fort débrouille super bien. Il sera de, de retour en France pour une tournée en octobre et en novembre. Une date au fil, hein, ça s'approche. C'est vendredi, ce vendredi. vendredi 3 octobre. Nouveau single hein, qui s'appelle Hellhound,、euh, un titre original paru sur son dernier album. Mais il y a une nouveauté, il y a un remix signé Boombas, s une des deux moitiés de, de Cassius.、Ah. Et franchement, le remix est énorme. Voilà, Son of Dave, Hellbone, tout de suite dans la Belle Rock, le Boombas s remix. Oh l a bien dit ou pas oh. Oh. Oh. Oh, oh oh oh oh Bon allez Oh Shut up and let me go Shut up and let me go Oh Minutes toujours le même disque à la radio. Le même, toujours le même disque. La belle r o c h La belle r o c h d e u heures des sons. Rock, rock star music, la Belle Rock, rockstar musique, label l e rock découvreur de talent comme ces quatre anglais hein, qui surfent sur cette tendance électro-pop très actuelle.、Hein. On pense notamment à des groupes comme Metronomy ou les Klaxons, quatre anglais donc Light of the Pier qui vont assurer les premières parties des Kaiser c h i e f s dans, dans une tournée hein, qui va arriver dans les semaines à venir. Il y a un album, Sarah, qui est dispo. o u i oui, oui. Depuis, oui.、Ouais. Le, le premier. Les premières. Il s'appelle Fantasy Black Channel. Oui, sortie fin août. Disponible en France grâce à Because Music. Et puis juste avant, Son of Dave, Hellbound. Donc un remix signé Boombas, l'une des deux moitiés de, de Cassius. Un single disponible en France chez Naïve. Et puis pour vous dire que si vous êtes amoureux de Son of Dave, vous pourrez le voir. C'est ce vendredi, du côté de, de la salle du fil à Saint-Etienne, l'homme au chapeau. Pour le Canadien qui、euh, viendra donc gracier les,、euh, la nouvelle scène du film, ça sera bien tout ça. Oui, ça va être intéressant ouais, ça, de voir、ça. comment il fait sa live en fait. Ah, si, moi j'ai vu ça sur Tata, t e r a t a t a il était passé, c'est、ah、impressionnant. Ah, ouais, ouais, ça doit être, ouais. ouais、euh, très impressionnant. D'ailleurs, Son of Dive, si vous allez sur sonofdive.blogspot.com, vous pourrez voir notamment une, une version bien personnelle qu'il a fait du Harder, Faster des, des Daft Punk qui est assez exceptionnelle.、Ah. Voilà. Euh, Los Alamos, du live, beaucoup de live, on vous a v e z promis dans cette émission.、Euh, Los Alamos, c'était dimanche dernier, c'était du côté du, du Terminus à Rouen.、Euh, c'était、euh, drôlement sympa,、hein. On, on savait pas non, trop oui, si les gens allaient se déplacer ou pas. Ouais, non, il y a eu du monde. C'était énorme. Les, ils sont super forts, les mecs. Ils arrivent à gérer leur dynamique carrément bien. Ils s'adaptent aux conditions matérielles.、Euh, au taquet, nickel. On avait été、euh, particulièrement impressionnés par、euh, leur album El Fino Arte de la v a n g a n z a qui avait été élu、euh, coup de cœur des disquaires Fnac. Aussi、euh, de, de beaux articles hein, dans la presse, que ce soit les Inocuptibles ou Rock n Folk. Et franchement, on n'a pas été déçus parce que c'est vrai qu'ils jouaient au double 6. C'était la veille. Et ils étaient descendus. Et on les a trouvés vraiment、euh, super. Sympa, très attachant.、Euh, quelques petits soucis de bruit, on va dire.、Ouais, L'hôtel du、euh, dessus, il n'a pas, pas、ouais. l'air d'être super content. Ça, non, non, non, non. Donc, du coup, on est passé d'une électrique à acoustique.、Voilà. Et ça s'est terminé, genre、euh, banquet un petit peu à la Mexicaine, où、Pfff. tout le monde chante au milieu de la pièce. Et franchement, ça l'a fait aussi.、Ah, C'était extraordinaire.、Euh, professionnel jusqu'au bout des ongles. Los Alamos, on a eu l'occasion, juste avant qu'il rentre en scène donc, dans ce bar à Rouen,、euh, de les rencontrer. Alors, ça faisait beaucoup de, de personnes. Ils vont tous se présenter. C'était une première un petit peu pour la Bell r o q u e On n'avait jamais eu l'occasion de faire une interview en espagnol. Voilà, ça a été fait. On remercie d'ailleurs Julia, hein, qui,、euh, une sorte de, de manager un petit peu qui s'occupe de leur tournée en France et en Europe avec、euh, sa maison de, de, de production qui s'appelle Art Traction. On remercie Julia pour avoir participé à cette interview et nous aider à nous dépatouiller un petit peu en espagnol. Parce q u autant l'anglais c'est bon, Sarah, on se débrouille. Ah bah oui. Bah Mais en espagnol c'est un petit peu plus difficile. Voilà, interview donc dans la Bell r o q u e Los Alamos était enregistré. Dimanche dernier à Rouen. Soy Andrés, bajista.、Et、Gonzalo, ingeniero de sonido. Poli, guitarrista. Gabriel, a c c o r d e o n et trompeta. Joaquín, baterie. Me llamo Pedro et soy elitarista r et cantante. Jonah,、eh, mandolina et armónica. Salut, je suis Pedro de los Alamos de Argentina, sur la b e l rock. Si,、sí, es la première fois que venimos à Europa. なので、私たちはそれを見ることができます。 Que... La différence principale, c'est le public, la, la réaction du public, qui n'est pas la même que à Buenos Aires, mais aussi、euh, la manière dont ils sont reçus par les salles et les producteurs qui organisent les concerts、euh, dans lesquels ils jouent、euh, pendant la tournée. le s meilleur s concerts g l o b a l e e m n t c é t a i t en Allemagne, en particulier à Hambourg et à f i n s t e l w a l d qui est un, un, une ville à côté de Berlin. Et le meilleur,、euh, concert, le meilleur souvenir qu'ils ont, c'est un concert à Hambourg, à la Strasstube. Et les Français sont très gentils. Les Français sont très gentils. Mais ça va, les concerts en France, s o n t très professionnel. s C'est un pays très spécial. Nous, nous, nous aimons bien qu'est-ce qui se passe en France, les, les, les, les bouffes, les, les vents, les, les champs et dans, dans les routes, mais les concerts, si, c'est comme, ça va quand même, oui. i l s sont passés à peu près un an dans les studios à produire le disque, écrire les chansons et trouver les arrangements d e la musique. C'est la première fois que l'album s'est masterisé à un autre pays comme les États-Unis, Los Angeles. Pour nous, c'est le meilleur album que nous avons fait. Après le premier disque, nous avons changé le rythme que c'est Joaquin. maintenant, et Andrés, qui j o u a l e les, les basses, c'est un, un o u v e l l e étape, le groupe s'est consolidé, c'est, c'est comme, un comme union. Tout le monde écoute aussi le jazz, la musique de l'Afrique, un peu le hip-hop, le pan-rock, le trash metal, le hardcore. Maintenant, l'idée c'est peut-être sortir un album live avant le, le nouvel album. Pour qu'il enregistre tous les concerts de la tournée avec un DVD, peut-être. Tous, peut-être. s u p e r l a m o s enregistré dimanche dernier avec l'accent plutôt sexy de Pedro, hein, le, ouais, le chanteur très, très qui se débrouille, ma foi, fort bien en français. Hein, mieux que nous, on s'est débrouillé en espagnol, il faut l'avouer.、Mm -hmm. euh, mm -hmm. On vous rappelle El Fino Arte de la Vanganza disponible donc sur CD. C'est leur album, hein, album sorti le 15 juillet dernier. Je crois que vous pouvez le, le commander hein, directement sur le site internet. Encore une fois, h t t p d o u b l e l c o m Rock.blogspot.com pour retrouver le lien, justement le site internet de Los Alamos ou sinon si vous êtes du côté de Lyon, je crois qu'il est disponible au Virgin Megastore. Voilà, Los Alamos, c'était drôlement bien, un très bon album. On va rester dans le live, justement, notre dernier voyage, retour en arrière du côté de Riorge mardi dernier avec toute la bande new-yorkaise de Nervous Cabaret, Elias, Fred, Brian, Greg, Don et Sam. On vous rappelle que Nervous Cabaret ont un album hein, qui Est disponible, qui s'appelle Drop, Drop, disponible chez Naïve, et que le chanteur Elias Kahn, on le retrouvera en tournée en première partie de Mademoiselle K, notamment le vendredi 7 novembre prochain, ça sera au fil à Saint-Etienne. Tout de suite, un autre extrait de leur concert mardi dernier. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. La b e l Rock, la Belle Rock, la Belle Rock, le meilleur du live. you So ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、ラベルロック、レミア l ライブ、レ Du Live, Le meilleur du live. Les Nervous Cabaret, cette troupe de New York, qui a relancé de fort belle s manière s la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais. À noter que le prochain concert, ça sera le mardi 7 octobre avec du lourd encore une fois. En première partie, un groupe montant de la nouvelle scène rouanaise, les Made in Nowhere, qui a s s u r e r o n t donc la première partie. Ils viennent de Rouen, Lyon, Saint-Etienne et Vichy. Ils naviguent dans un univers alternatif fait de recherche et de musicalité.、Euh, voilà, il y a un site MySpace, si vous voulez les découvrir. MySpace.com/slash The Made in Nowhere. Et puis la tête d'affiche viendra de, de Paris. Ça sera Seed Matters dans cette nouvelle tendance folk française pop un petit peu. Ça va être du lourd. Ça sera donc le mardi 7 octobre prochain. Encore une fois, www.riorge.fr. Bouger pour aller écouter des extraits et puis avoir toutes les infos pratiques, les tarifs, etc. etc. On reste, tiens, on parlait de, de Paris, on reste du côté de, de la France avec un projet d'un Français qui s'appelle Christophe Talon、euh, qui a choisi le nom de scène Saturnin pour sortir un album.、Euh, il sortira le mois prochain en octobre.、Euh, Christophe Talon qui compose, écrit, chante et joue tous les instruments sur cet album. Le résultat, une pop p s y c h é d é l i q u e très inspirée des travaux des années 60. Vous allez voir o n reconnaît pas mal d'éléments de, des Pink Floyd d e s Beach Boys. C'est une sortie sur un label français qui s'appelle Busy Line, une distribution assurée par discographe s a t u r n a Empire Stadium. La、pop p s y c h é d é l i q u e de Christophe Talon alias Saturnin. Saturnin, c'est le nom de, de son groupe, c'est aussi le nom de l'album、euh, sorti prévu le mois prochain en octobre sur un label、euh, qui s'appelle Busy Line avec une distribution française assurée par d i s c o g r a p h o n l à pas eu le temps de, de caler tous les disques qu'on avait prévus、ah. ce soir. On allait、euh, par exemple s'écouter The Aliens hein, pour rester dans la, cette pop p s y c h é d é l i q u e et puis Stéréolab, et b e n c'est pas grave, on remettra ça la semaine. Prochaine, aucun souci. bonne raison pour écouter la semaine prochaine. Exactement, la Belle Rock de retour la semaine prochaine entre 18 et 20h sur le 89.4. On va quand même terminer avec notre album de la semaine, TV on the radio, l'album des Américains, Dear Science, chez 4AD, distribué par Beggars Banquet en France. Avec encore une fois, on vous le disait, un énorme travail au niveau de la production. On va terminer cette émission avec Lover's Day qui termine aussi l'album. un Très bon album et on vous rappelle encore une fois, si vous êtes du côté de Paris, on ne sait jamais, ce mardi 30 de Septembre, allez les applaudir du côté du nouveau casino à Paris. C'est une unique date en France, puisqu'ils vont commencer une longue tournée aux a u m é r i q en s e Amérique et on espère que bah, les, les avoir un peu plus près de chez nous hein, prochainement.、Ouais. Ça serait、euh, très sympa du côté du transborder, par exemple. Tiens, à Lyon, ça pourrait bien le faire. Voilà. Merci d'avoir été f i d è l e à la b e l l Rock. On se retrouve donc la semaine prochaine, 18, 10, 18 à 20h sur le 894. Sarah, merci. Sylvain, merci encore、beaucoup. bravo pour mardi dernier. C'était bien. Ouais. Et merci ouais, pour merci. avoir parcé les morceaux. Il n'y a pas de souci, au contraire. <rire> v、voilà. euh, Oui, i semaine l la à prochaine o bientôt, un prochain, hein, Mind Nowhere, encore du, du local, ça sera ouais, bien. ça va être super. Allez, TV on the Radio, Lover's Day, l'album s'appelle Dear Science, on le rappelle encore une fois. Allez l'acheter, il est franchement terrible. à la semaine prochaine et restez branchés. v i r g i n radio, Ron. Soyez sage. Ouais, soyez sage, mais pas trop tout、oh, de même.、Ah. quand même. Allez, allez. Ciao tout le monde, bye bye. Salut. Oh, but the longing is terrible. Wanting heart under attack I wanna love you all the way off I wanna break your back The color of all that's hysterical Travels along your bones Just to be near you, sucking your skin Not gonna leave of course, there are miracles. A lover that loves, t h a t s one. Room with the laughter, ecstatic disaster. comes around. Tear it apart. I'm gonna keep you licking the knees. Try to unlock your heart. You're gonna turn me animal You're gonna turn me d u m b Kissing the night, bringing the l i g h t You're like a r d e rock Tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Deux heures de son, pas comme les autres. Avec Sébastien, Sarah, Simon et Sylvain sur l'antenne de Virgin Radio-Rouen.